Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Les habitants de Tchibitok et Amérique de Bujumbura conçoivent mal comment l'on pourrait s'attaquer à une moustiquaire alors qu'on n'a pas à manger. C'est ce qu'ils laisse entendre en ce 25 avril, journée mondiale de lutte contre le paludisme. En Afrique, la première menace dans la lutte contre cette maladie, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la découverte très récemment des parasites partiellement résistants aux médicaments antipaludiques à base d'artémicinine. Le politologue Gérard Kabilan estime que les chefs d'État des pays voisins de la République démocratique du Congo ont vu juste en pensant à la mise en place d'une force régionale de lutte contre les groupes armés sévissant dans ce pays. La sécurité de toute la région en dépend, vous entendrez son analyse. Et plus de 10 enseignants contractuels de la commune Manda dans la province de Wuhan ont déjà abandonné ce travail depuis le début de ce troisième trimestre. Ils n'ont pas été payés leurs primes d'encouragement depuis trois mois. Et dans le reste de l'actualité internationale, au moins 160 personnes ont été tuées dimanche 24 avril dans des violences au Darfour, région de l'ouest du Soudan ravagée depuis des décennies par la guerre. Voilà pour le sommaire. De oh bonjour. Plus de 10 enseignants contractuels de la commune de Mhanda dans la province de Wobanza ont déjà abandonné ce travail depuis le début de ce troisième trimestre. Certains l'avaient même annoncé lors de leur clôture du deuxième trimestre. Ils expliquent que c'est parce que la prime d'encouragement convenue avec les responsables scolaires n'est plus donnée depuis trois mois à la direction provinciale de l'enseignement. On annonce qu'une réunion est prévue au cours de cette semaine pour résoudre ce problème. caritas, Certains enseignants contractuels de la commune Manda nous ont signifié qu'ils sont à plus de 10, ceux qui ont déjà abandonné le travail depuis le début de la semaine passée, et certains l'ont annoncé à leurs directeurs respectifs lors de la proclamation des résultats du deuxième trimestre. Ils expliquent que c'est par manque de primes convenues avec les responsables scolaires il y a trois mois que ces primes ne sont pas données, mais à la direction provinciale de l'enseignement, on explique que les arriérés sont de deux mois et demi, Claude Badougaritse, directeur provincial de l'enseignement à Bobanza, explique qu'il prévoit une réunion au cours de cette semaine pour statuer sur le cas. Il fait savoir que l'argent que les directeurs des écoles avaient utilisé dans d'autres urgences de l'école est en train d'être payé et certains de ces directeurs attendent les frais de fonctionnement du ministère pour liquider la totalité de la dette, selon le directeur provincial de l'enseignement, Nadine Nimit. Tanga, administrateur de la commune et Manda, de son côté, nous a précisé que la part de la commune équivalent à 5 millions de francs burundais par trimestre est régulièrement donnée et déplore le fait que les frais donnés par les parents n'arrivent pas entièrement à destination. Les enseignants contractuels dans cette commune de mandat se comptent autour de 140 personnes, selon les représentants. Spes Caritas-Cavaniana en commune et mandat pour la radio Isanganiro. Merci, Spes. Le président burundais appelle la jeunesse à se concentrer sur son développement tout en évitant ceux qui peuvent les conduire à la guerre, car la guerre ne développe personne. Le président de la République, Evaristenda Ishimye, s'exprimait ce lundi lors d'une conférence sur l'encadrement et la participation citoyenne des jeunes. Le numéro en Burundi rappelle que le seul combat pour les jeunes est celui contre la pauvreté. N'acceptez personne qui veut te donner de l'argent, qu'il te donne de l'emploi. C'est pourquoi il faut essayer de comprendre certaines choses. L'argent est un document qui atteste ma richesse. Quelle richesse que tu as Quand tu veux se développer, c'est comme ça. Vous les gens, je vous appelle. Il faut se concentrer uniquement sur votre développement, car la guerre ne développe personne. Arrêtez de combattre, car tu n'arriveras nulle part. Vous vous combattez pour le pays Vous l'avez trouvé ici et le laisser ici, c'est pourquoi la guerre ne peut te développer. La guerre n'a pas de valeur. quand tu dis que tu vas combattre pour l'opin Pour la mettre dans la poche. Tu vas le laisser ici. Genèse, Je vous dis que, que personne ne vous trompe, soyez consciente que le seul combat que vous avez, c'est la pauvreté. Vous avez vu quelqu'un mort en combattant la pauvreté La guerre emporte tes amis, il peut t'emporter toi aussi. La vraie guerre, c'est combattre la pauvreté car je n'ai jamais vu entendu qu'elle Quelqu'un est mort, plutôt il trouve la vie. Apprenons alors à combattre la pauvreté comme elle est la serre qui nous préoccupe. Constituons l'état-major pour combattre pour combattre la pauvreté. C'était le président de la République, Evariste Ndayishimiye, traduit par Jean-Claude Nzambumana, stagiaire, à notre station. La communauté est-africaine ne peut se développer si des groupes armés persistent dans une partie d'un pays de cette communauté. Une lecture faite par le politologue et chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Gérard Piranamidji le dit après le récent sommet des chefs d'État tenu à Nairobi. Un sommet qui a recommandé que les groupes armés opérant en République démocratique du Congo déposent les armes et engagent en dialogue avec les États. Faut quoi ils seront combattus par une force régionale. Ce dialogue est facilité par le président Kenyan Uhuru Kenyatta. Suivez l'analyse de Gérard Piranamidji. Moi, je vois quatre lectures qu'on peut faire si on analyse, évidemment, la question de l'insécurité ou la question de la sécurité dans la région. Ma première lecture est que la République démocratique du Congo a déjà ciblé la source de son insécurité dans les pays voisins. Donc, autant dire que son adhésion vise justement à ce que ces États soient entièrement des parties prenantes à la sécurisation de la région est-congolaise. Et donc, le sommet en question montre que la RDC, ou du moins le gouvernement Tshisekedi, tu a pris cette donne avec sérieux. Euh, ma deuxième lecture euh, est que la, la RDC a compris que sa situation sécuritaire ou son insécurité, du, du moins dans la partie Est, ne peut être appréhendée que dans un contexte de nouveau régionalisme sécuritaire. Alors, le nouveau régionalisme sécuritaire s'entend bien évidemment. Comme une manière de, de mettre en place des structures qui correspondent aux enjeux de sécuritaires et sous régionaux et qui suivent des mécanismes qui ne sont pas assez lourds entre les États, ni lourds entre les acteurs militaires et des renseignements de la, des États membres de la sous-région. Autrement dit, on veut, en quelque sorte, si on, on voit la déclaration finale, on veut dépasser les mécanismes traditionnels de. D'opérations de, de, de, de, de, conjointes comme celles qu'on observait entre l'armée euh, congolaise et l'armée ougandaise, euh, ou dans une mesure, ce qu'on a observé dans l'OTAN entre l'armée congolaise et, et l'armée euh, rwandaise euh, à travers les opérations mojaoué, tout, etc. Donc ma troisième lecture, euh, c'est que ce sommet euh, montre aussi que les états de la sous-région est-africaine euh, voient des intérêts directs et individuels dans la sécurisation de l'Est et de la RDC en tant que euh, membres à part entière euh, euh, de la communauté. Donc bref, cette initiative euh, qui permet à toutes les parties d'en sortir gagnant euh, d'une certaine manière. Enfin, je dirais que ma dernière lecture, euh, cette fois-ci, euh, on voit que... Pour la première fois, des pays de la région se mobilisent pour une question de sécurité d'emblée nationale, mais aux ramifications évidemment sous-régionales. Finalement, pour dire que donc, ces États ou ces gouvernements se rendent de plus en plus compte que la communauté d'Afrique de, de l'Est ne peut pas se développer, ne peut pas avancer s'il reste toujours, s'il persiste toujours des poches d'insécurité ici et là. Pour ce politologue et chercheur, le rapatriement de ces groupes dépend de différents acteurs locaux et internationaux. Ce sont des groupes hétérogènes poursuivant des objectifs divers mais opérant sur un même territoire, explique-t-il. Suivez encore Gérard Bilanamich. Ces groupes rebelles ont les objectifs politiques, du moins ceux qui les ont déjà exprimés. Euh, ils ont des objectifs politiques vis-à-vis -vis des gouvernements des États en question. Euh, D'autre part, euh, ce sont des groupes tout à fait hétérogènes, quoique des coopérations peuvent exister pour s'y vivre. Euh, le dernier rapport, par exemple, le dernier rapport du groupe d'études sur le Congo donne une vie panoramique de plus de 100 groupes armés locaux et internationaux, internationaux internalisés. Euh, Certains groupes justement ont des lignes politiques claires, d'autres ressemblent de plus en plus à des groupes de prédation. Troisième chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que euh, le dialogue euh, qui est préconisé entre les gouvernements et les groupes armés n'est pas simplement quelque chose qui relève d'une volonté unilatérale. C'est beaucoup plus quelque chose qui s'inscrit dans des rapports de force politiques, économiques et diplomatiques. Euh, pour tous ces groupes, le rapatriement ne dépend pas que des combattants. Il dépend aussi de, des acteurs locaux ou internationaux qui tirent les ficelles. Gérard Biran Hamidje, il est politologue et chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Ses propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Il est 13h07 à Bujumbura et sur Isanganir. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Des habitants du quartier Chibitoke, en mairie de Bujumbura disent éprouver des difficultés pour se protéger contre le paludisme. Ils expliquent qu'il est inconcevable de s'acheter une moustiquaire quand on n'a pas à manger. Ces habitants plaident donc pour l'octroi gratuit de ces moustiquaires aux nécessités. C'est au moment où le 25 avril de chaque année est une journée mondiale de lutte contre le paludisme. Vestine Botoy. Certains habitants du quartier Chibitoke et mairie d'Oujumbura pensent que la persistance de la malaria dans leur localité serait liée à la pauvreté et au manque d'hygiène émanant de la présence des eaux stagnantes près de leur ménage. Une femme d'entre eux regrette que la faim aggrave la situation. Les cas du palu sont élevés à cause de la faim. La mesure interdisant les vélos à circuler dans certaines localités nous impacte beaucoup. Actuellement, nous parvenons à nourrir difficilement nos familles. J'ai huit enfants. Après la mise en place de cette mesure, je n'arrive plus à me rendre au marché Cotebo pour m'approvisionner en divers articles que je vends enfin en détaillant. Selon elle, il est impossible d'avoir une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Elle argumente que quand on a passé la nuit sans se nourrir, comment acheter cette moustiquaire au lieu de privilégier la nourriture des enfants Et cet homme réaffirme que la misère dans laquelle il vit défavorise la prévention effective contre le paludisme. C'est cette pauvreté qui défavorise la prévention contre le paludisme car quand on a de moyens, on peut satisfaire certains besoins sans être assisté. Alors les choses sont ainsi parce qu'on n'a pas d'argent. Sinon, on ne pourrait pas accepter d'être piqué par les moustiques si on avait de moyens. Pour se protéger contre la malaria, ces habitants du quartier Chibitoke à mairie bujumbura demandent une assistance à moustiquaires imprégnés d'insecticides, comme on le fait pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Vestine Boutoye à Rumongue, une période allant de 3 à 5 ans peut s'écouler sans, sans que les gens n'attrapent le paludisme. Les élèves de l'école fondamentale Rumongue disent qu'il s'agit là des résultats. De, des séances de sensibilisation reçues pour se prévenir contre cette maladie. Pascal lyon directeur de cette école, informe que ce sont des enseignements donnés dans le but de préserver le rendement chez l'apprenant. Nous y reviendrons. Dans notre édition de la soirée, sinon pour être un peu complet sur l'actualité sur le paludisme chez nous, cette journée sera célébrée le 6 mai prochain en commune et Provence-Moyinga. Nous reviendrons sur cet élément. Dans l'actualité, pour vous dire la situation en Afrique où 630 000 personnes sont mortes de malaria en 2020. Sinon, dans le reste de l'actualité nationale, début ce lundi de la campagne d'enregistrement des petits motos servant dans le transport non rémunéré et vélo de sport en mairie de Bujumbura. Sur les centres d'enregistrement visités aux zones Kinindo et Kanyosha, les propriétaires de ces moyens de tra transport se disent satisfaits de l'accueil. Cependant, certains d'entre eux demandent l'augmentation du personnel pour cette F1. Suivez ces habitants qui se sont confiés à notre reporter. Je suis venu pour faire enregistrer ma moto, Dino Do Geokoki, pour que cette moto puisse me permettre de circuler dans la ville de C'est un appel que nous avons attendu depuis longtemps. C'est pour cela que d'abord nous remercions nos autorités qui ont pensé à nous et nous libérer. Ce qui concerne les difficultés, vous-même, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici pour se faire enregistrer. qui est un défi parce qu'il faut quand même il faut prendre un tas euh, suffisant euh, parce qu'en premier temps vous voyez qu'on nous demande des photocopies euh, de, de la carte d'identité Et après ça, il faut attendre un moment. Donc, nous demandons d'augmenter le personnel qui est en train d'enregistrer. Une autre solution, il faut augmenter des places d'enregistrement, des lieux d'enregistrement, parce que vous voyez qu'ici, y a beaucoup de vélos, de motos. Il faut quand même qu'il y ait un espace qui est aussi grand par rapport à cet espace. Par exemple, prendre des terrains de football et aussi ajouter le personnel qui est chargé d'enregistrer. Nous avons accueilli ce travail d'une manière correcte. Parce que nous sommes déjà informés à propos de l'inscription de ces matériels de déplacement. Moi, je suis arrivé ici vers 8h30, mais comme j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnes, je suis obligé d'attendre pour que mon nom soit arrivé selon l'ordre de la succession des photocopies des cartes d'identité. Pour que le travail soit facile, il faut qu'on augmente ce qu'il faut d'inscription. Comme aujourd'hui, c'est le premier jour de l'inscription, les eaux pour laquelle les personnes sont très, très nombreuses. Comme ça, je pense que la date limite qu'on a donnée, le v toutes les personnes, c'est là déjà à l'OJC où faites l'inscription. C'était le micro baladeur de notre reporter en actualité internationale sans transition, alors que le 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme, cette maladie qui continue de tuer massivement 630, personnes, 630 000 personnes, essentiellement des enfants vivant en Afrique, ont succombé à la maladie en 2020. Le nombre de cas, lui, est d'environ 240 millions. De nombreux outils existent pour lutter contre le paludisme, mais la palette continue de s'étoffer, mais dans le même temps, des menaces pourraient entraver la lutte sur le continent africain. Première menace, la résistance aux médicaments antipaludiques à base d'artémicinine. Plusieurs combinaisons de molécules existent très efficaces. Or, depuis peu, explique le docteur Pascal Ringwald, coordinateur du département paludisme au sein de l'OMS, des parasites partiellement résistants à l'artémicinine ont été détectés au Rwanda, en Ouganda et dans la Corne de l'Afrique. Et donc, lutter contre ces parasites résistants et leur extension est cruciale. Au moins 160 personnes ont été tuées dimanche 24 avril dans des violences au Darfour, région de l'ouest du Sud du Soudan, ravagée depuis des décennies par la guerre. C'est ce qu'a indiqué Adam Regal, porte-parole de la coordination générale pour les réfugiés et déplacés du Darfour. Ces violences ont débuté à Kring, à quelques 80 km d'El-Géguinina. La capitale du Darfour Ouest, vendredi, journée durant laquelle huit personnes ont été tuées. Des hommes armés de la tribu arabe Resgat avaient attaqué des villages de la tribu africaine Massalite en représailles à la mort de deux de ses membres. Et au Nigeria, une explosion dans une raffinerie clandestine a fait au moins 110 morts dans la région pétrolière du delta du Niger. L'incident s'est produit vendredi soir sur un site illégal situé entre les états de, de Rivals et Dimo, selon la police et les services de secours. Radio Isanganiro, Chronique Sport. Le Burundi est le seul pays membre de la communauté est-africaine qui pratique le sport de padel. Rappelons que ce jeu ressemble au tennis de court, à part que son terrain est clôturé en vitre. Jean-Marie Julien Saint-Guillon, vice-président de la Fédération Burundaise de padel, fait savoir que le Burundi a été classé troisième dans les compétitions africaines qui se sont déroulées en Égypte au mois de mars dernier. Il ajoute qu'en 2024, ce sera le tour du Burundi d'apprêter cette grande compétition africaine. Les détails dans cette chronique signée Marie-Claire Cazeneza. Pour promouvoir le sport d'opadel qui est nouveau au Burundi, Jean-Marie Julien Senghioumva, vice-président de la fédération burundaise d'opadel, padel, dit qu'ils ont un projet de vulgariser ce sport dans les écoles primaires et secondaires. On a un projet de contacter les écoles d'abord, les directeurs des écoles primaires et secondaires, les informer pour son nouveau sport et puis on va les proposer d'aller à l'école pour qu'on puisse initier ce sport aux enfants. On a des raquettes, des balles et des petits filets. padel, on l'appelle mini-padel. Là, on n'a pas besoin d'un d'intérêt d'opadel. On va là-bas, on le fait jouer with Et puis, on va voir quelques enfants qui sont intéressés et qui veulent continuer. C'est là qu'on va recruter pour les amener au club. Mais au départ, ça sera plus facile de les pratiquer à l'école. Pour mettre en application ce projet, selon ce vice-président de la fédération burundaise, il faut la construction de quatre terrains qui abriteront les compétitions. On est en train de construire les cours. Des terrains déjà sont presque prêts. On attend quelques matériels pour finaliser. Mais on compte aussi construire des autres terrains. Ça veut dire qu'on aura quatre dans notre projet. Puis, on est en train de construire Aussi la maison qui va couvrir quelques besoins ça veut dire le vestiaire bar ou quelques autres services nécessaires qui peuvent quand même compléter le cours on va lancer un appel au Burundi à tout le monde qui veut jouer au padel de venir essayer ça veut dire qu'on va les donner soit un mois gratuit et j'ajouterai même qu'on aura des matériels sur place les raquettes les balles qu'on va prêter gratuitement pour que les gens qui veulent commencer puissent prêter les jeux au padel mais celui qui veut L'acheter, il y en aura aussi euh, des, des matériels à acheter. Jean-Marie Julien Saint-Guillaume va ajouter que le Burundi a été classé troisième dans le tournoi africain de Padel qui s'est déroulé en Égypte au mois de mars cette année. Ce qui est curieux, c'est qu'au mois de mars, on était en Égypte, il y avait un tournoi international qui s'appelle African Padel Cup, eh, Coupe d'Afrique de Padel qui s'est déroulé en Égypte. Le Burundi a participé et on a eu une troisième place sur sept pays participants. C'était vraiment très intéressant, même si on n'avait Bien préparer notre équipe, mais nous espérons que bientôt on aura vraiment une équipe solide. Il ajoute que la prochaine édition de ce tournoi se déroulera en Guinée équatoriale, tout en précisant qu'en 2024, ce sera le tour du Burundi pour accueillir cette grande compétition africaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Nelly Kuihangana pour la mise en nom de micro. Jean Bosco, de tout de suite, vous allez suivre la revue de presse régionale. Un bon après-midi. Actualité régionale. Bonjour ou bonsoir. C'est l'endroit où vous êtes. Bienvenue à la revue de la presse régionale. Débutons cette revue par la RDC. À l'initiative de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, des pourparlers entre le gouvernement congolais et les représentants des groupes armés se tiennent dans la capitale kényane depuis vendredi 22 avril, l'iton sur Okapi. Les représentants des groupes armés du Nord Kivu ont rejoint Nairobi dimanche 24 avril l'après-midi, annoncent les sources proches des experts de la RDC aux consultations. Ces consultations entre des groupes armés locaux de la RDC et les experts de la présidence congolaise se sont poursuivies dimanche 24 à Villa Nairobi au Kenya. Certains groupes armés du Nord Kivu ont rejeté la table des négociations alors que la rébellion du M23 est toujours écartée pour Capi. La séance de dimanche s'est tenue sans la présence du M23 représenté par Makienga. Sa mise à l'écart était une exigence posée depuis samedi soir par les émissaires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en raison de la reprise des combats par ce groupe armé dans le nord Kivu. La Dépêche.cd revient sur de nouveaux affrontements qui ont été signalés entre les militaires phares d'essai et les combattants du M23 à Busa, un groupement de Jumba dans le territoire de Rutshuru, le samedi 23 avril 2022. Les forces armées congolaises révèlent que ce sont les rebelles du M23 qui ont attaqué les positions des phares d'essai en violation de la trêve et le cessez-le-feu. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a salué samedi 23 avril les efforts du président Kenya, Ouru Kenyatta, et de la communauté est-africaine pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement en RDC et dans la grande région de l'Afrique de l'Est, ajoute ce journal. Actualité régionale Le président rwandais Paul Kagame est arrivé dimanche en Ouganda, effectuant sa première visite dans le pays en quatre ans alors que les relations entre les deux pays d'Afrique de l'Est s'améliorent après des tensions qui couvrent depuis longtemps, écrit Demonita. Rwanda Broadcasting Agency a déclaré que le président Kagame était arrivé à Kampala pour rencontrer son homologue ougandais Yoeri Kaguta Museveni et assister à la fête du 48e anniversaire du puissant fils de Museveni, Mohodi Kaineruga. Qui a joué un rôle déterminant dans le rapprochement entre les deux pays voisins En Tanzanie, écrit le journal Mwanaichi, le président Sam Yassoulou Hassan a appelé les organisations internationales à aider les pays en développement à s'adapter au rythme du changement climatique dans l'utilisation de l'énergie verte. La présidente tanzanienne a fait ses remarques samedi 23 avril 2022 lorsqu'elle s'est entretenue avec le représentant de la Banque mondiale en Tanzanie. Elle a déclaré que, bien que le monde veuille que les pays modifient leur consommation d'énergie pour éviter la dégradation de l'environnement, beaucoup ont besoin d'aide pour s'adapter à ces changements, conclut ce journal. C'est par ici que nous bouclons cette revue de la presse régionale. Elle vous a été présentée par… Moïse Misago. Et Audrey Akimana, à la prochaine. Actualité régionale.